Unité 3, leçon 4, exercice 6. Écoutez, Margot travaille chez Renault. Simon interroge Margot sur son emploi du temps de vendredi et de samedi. Complétez l'agenda. Qu'est-ce que tu fais vendredi soir? Vendredi soir, je vais au théâtre avec mon copain Nicolas. Vendredi, c'est une journée difficile. Je me lève à 8 heures. À 10 heures, J'ai une réunion chez Renault sur un nouveau projet, une nouvelle voiture. À 13h, je déjeune avec mon directeur. Et l'après-midi, je travaille au nouveau projet. À 17h, je vais au pot de départ de Jean, un collègue. À 19h, j'ai rendez-vous avec Nicolas et nous allons au théâtre, à la Comédie-Française. Et samedi, tu es libre Ben non, je suis désolée, Simon. Samedi, je n'ai pas une minute à moi. À 10 heures, j'ai rendez-vous au café avec trois copines. On prend un petit déjeuner. Puis, on va faire un tennis. Et l'après-midi aussi, tu n'es pas libre? Ben non. À 13 heures, je déjeune avec Nicolas et l'après-midi, nous allons au cinéma à la séance de 16 heures. À 19 heures, je suis chez moi. J'ai un travail à faire pour lundi.